Donc euh, inshallah nous pourrons commencer tout de suite. Deuxième partie présentation en moi, à propos de règlement Ramadan. Jeune Ramadan inshallah. Inna <mère> alhamdalah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla wa man yudlil fala hadiya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 وان شر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اما بعد donc je dirai nous pour commencer deuxième partie dans présentation que nous t'ai commencé semaine passée à Mun qui gaine excuse pour pas jeune pendant Ramadan. Ça nous t'ai commencé à expliquer semaine passée. À nous t'ai expliqué que les hommes mun rêvaient que ils gont maladie ou bien si sont grands mun liés ou bien nous t'ai expliqué tout que les hommes mun a voyagé ou les hommes femmes gaine menstruation bah et consa ou bien écoulement après que l'accouché ou bien les hommes femmes Euh, enceinte ou bien sinon la allaité ont petit monde un bébé que le sort d'un bébé la allaité hein c'est pas c'est catégorie de monde qui excusé pour pas jeûner pendant Ramadan mais bien entendu il y a des détails sur chaque chacun et kita t'ai commencé mentionner quelques quelques détails sur sujet ça yo mais là nous va rentrer un petit peu plus en, en profondeur dans dans sujet ça pour nous clarifier réalité bah ça yo donc premier point que nous va discuter aujourd'hui a monde qui gain excuse pour yo pas jeûner pendant Ramadan ou bien monde qui vient grand monde qui âgé y'a pas une force pour pour pour aucun jeûner parce que y'a trop y'a trop âgé l'âge a avancé et puis y'a y'a une faible y'a une fatigué y'a pas ça hein endurer jeûner donc qui ça y'a aucun fait monde ça y'a et eh bien al rabbil alamin l'islam c'est une religion de miséricorde et Allah azawajel l'a été révélé règles dans la religion lien pour les faciliter la religion pour tout le monde depuis un monde dans situation difficile dans dans santé lié ou bien dans l'âge à cause de l'âge lié ou bien pour on l'autre raison de la santé gain facilité dans religion ça gain miséricorde pour pour un monde par exemple qui va jeûner il gain droit remplacer jeûne là par on l'autre chose que il ca donc On munki malade par exemple et si le grand maladie maladie ça c'est pas un a, On anti maladie tant que par exemple on a mal de tête on dans la felle mal ou bien anti anti mal de ventre qui léger on va avec on ça qui pas on va qui pas sévère hein qui qui et puis qui parle pas assez rapidement euh, ou pas besoin euh, dire par exemple ou pas les les anti anti malaise comme ça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 Donc mon sagon excuse par exemple il y a un monde qui gain on diabète hein qui pas permettre pour yo ka jeûner gain euh, diabète son maladie qui qui pas ka guérir hein donc les ou gain le ou gain la les ou gain maladie ça ou mourir donc ou pas pa, pa ka di par exemple on les m'a guéri m'a m'a ou pas ka reprendre jour journée parce que si sont des maladies ordinaire qui prend le guérir par exemple un maladie en fièvre bah peut-être fièvre là le durer 4 5 jours puis les fièvre, fièvre finis euh les les continuer lui pas le retourner dans pratiquer jeune jusqu'à ce que Ramadan terminé et après le, le Ramadan fini pendant la reste année là il doit reprendre le jour qu'elle t'ai manqué Sauf que c'est son maladie qui restait tout le temps avec lui. il pas gère maladie ça chaque jour l'a prendre médicament pour pour pour traiter maladie ça par exemple donc là il pas gain l'autre choix qui ça le fait Eh bien les cas nourrir en pauvre les cas nourrir en pauvre pour chaque jour que il pas à jeûner donc euh, nan nan qura anna Allah azza wa jalla t'revele verset un par verset qui clarifie réglementation sa yo et principe sa yo par exemple dans verset 184 dans sourate al baqarah Allah azza wa jalla ayyaman ma'dudat fa man kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra donc qu'il ça veut dire veut dire que c'est un nombre de jours qui calculer C'est-à-dire que le jeûne de Ramadan est le nombre de jours spécifique, soit 29 ou 30 jours, parce que c'est un calendrier lunaire et moi, islamique c'est soit 29 ou 30 jours que il y a. Et ensuite, il dit, « Si il y a nous homme qui est malade ou à la saffarin, ou bien la voyager, la font voyage, alors qu'il y a un Donc si un monde par exemple en Haïti et puis il était Saint-Marc ou il était Port-au-Prince, il besoin aller au cap, besoin de faire un voyage, il doit prendre marcher, il doit monter, besoin de faire un gros un gros viré, hein parce que il y a un pile route dans montagne bah, comme ça ou bien si son monde qui était Jacques Mel, peu importe qui côté où pour voyager pendant Ramadan, hein, où on excuse pour pas jeûner. Donc on a ne pas jeûner parce que voyage son bail qui difficile son bail qui fatiguant il demande il demandait un peu de force il demandait un peu d'énergie donc c'est pas tout le monde qui peut endurer ça et, et c'est peut-être ça Allah miséricordieux et lui permettre au monde dans situation ça pour le pas jeûner donc fa man kana mridan ou ala safar fa iddatun min ayamin okhra donc ça ça veut dire que si monna les malades ou mes voyager les gars reprennent journée les gars reprennent journée les journée que jour que ils te manquéo à cause de maladie les ramadan fini ils reprennent jour ça les jeûnes jour ça en dehors du ramadan gon le verset 1 sourate al-baqara le verset suivant verset 185 Allah azza wa jal li di faman shahida minkum ash-shahra falyasumhu Oman kana maridon ou ala safarin Fa'eddatun men aya min ukhara Donc euh, Allah Azza wa Jal Le dit ça, ça qui signifia Kikon ki vivant Ou ki present pendant je, Pendant moi jeunan Alors ful jeuner Il y a obligation pou le jeuner Et si un moun malade Ou bien si l'ab voyaje Ful reprenn jeuner sa yo Non, non l'autre En l'autre mois pendant l'année Donc ça même ça, ça m'était expliqué depuis le début d'explication c'est que depuis on monde gon maladie hein, et que maladie hein, les rendent jeune vraiment difficile pour lui donc lika reprendre journée après mais c'est son maladie qui pas guérit jamais hein, et que monde incapable de jeûner à cause de maladie ça ou bien si monde vienne très âgé il vienne vieux il pas ca Euh, jeune à cause de l'âge lié eh et bien lui même ou pas qu'a dit mon ça ou pour le reprendre journée après ramadan parce que même après ramadan la malade toujours ou bien s'il très âgé même après ramadan il pourra il le vieux toujours les situation ça ne les pas changer donc qui ça mon ça qui ça mon ça qu'a pour établir obligation hein, hein, que Allah te mette sous lui et que l'il te rende obligatoire pour lui, dans cette situation, Allah Azza wa Jal, lui permet, lui, en l'autre situation, en l'autre solution, s'il pas de jeûner, lui, il doit nourrir les gens qui pauvre. donc, ça, nous réveillons le fidye, de toute façon, nous réveillons le fidye, hein? donc, il doit mourir, les gens qui pour tout le monde, hein? pour toute journée, qu'il te manque dans ramadan, chaque journée, ...lipoal bayan kan manger manje... ...a on pov... ...e manje ke lpoal bayan pov la... ...gon kan tite spesifik... ...lipoal mansyone sa... ...e se pa on kondisyon... ...pou que par exemple ...moun ki poal nouri pov yo... ...poul nouri yun chak joun ...non ligen doa nouri 2, 4, 10, 15... ...non seul kou... ...non seul foa si le ka prepare manje pou 15 moun, le re le moun sa yo, et puis le prepare manje, et puis le baie manje tout, tout moun sa yo, le baie yo manje, donc, mem si yo 15, d'un seul coup, hein, ve, ça fait 15 jouke, hein, ki, ki, ki regle, nan, det ke le tegen, pou, pou, pou, pou le jenerama dans sa, et, le gen doa invité, en l'autre journe, 15 l'autre moun, ou bien, si le vle, le ka 30, 30 jours d'un 30 moun les inviter puis le nourrir au d'un seul couteau s'il est capable il fait le ça. tout lui gagne droit, d'accord? Donc ça c'est un al-fidya. Et verset un Coran qui qui qui parle de ça, euh, c'est c'est la sourate al baqara également. Euh, ouais, et non, finalement tu as non c'est ça. Il dit dans verset dalam verset 184 wa ala lathina yutikunahu fidyatun ta'amu miskin donc c'est sa signifikation lew nouri povio, c'est signifikation parti dalam verset 184 la, le Allah Azza wa Jal dit, fidyatun ta'amu miskin donc el fidya fidyatun c'est lew remplacé Euh, jeune par le fait de nourrir un, un pauvre hein ouais ouais pas manger donc ça c'est ça nourrir les fidias donc hein, Allah azawajal t'est établi comme équivalent pour un monde qui pas qu'à jeûner et puis qu'il pas qu pas qu'à reprendre jeûner après ramadan lui ont équivalent ce que le fait au lieu de jeûner au lieu que le jeûne qui doit l'imam al-bukhari t'est raconté un hadith à propos de sujet ça il dit wa amma al-shaykh al ça l'imam al-bukhari il dit wa amma al-shaykh al-kabir idha lam yatiq as-siyam faqad at'ama euh, anas euh, بعد ما An kuliya min miskin miskinan. Uqal Ibn Abbas radhiyallahu anhu maafil Sheikh al-Kabir wal Mar'at al-Kabira laystatigah an yasubah, fal yutaymah ma kana kuliya min miskina. Jadi, ini adalah sebab mengapa di mana-mana orang tua yang berumur lebih dari 60 Hein, les cas nourrir pour chaque pour chaque journée que le pas de jeûner on on pauvre et Anas hein, Anas ibn Malik qui était euh يعني yani savant prophète là sallalahu alayhi wa sallam l'el très vieux parce que Anas était vieux il était dépassé même 100 ans hein, et l'el grand monde qu'on ça le pas de jeûner et eh bien il était connu nourri un pauvre pour chaque jour qu'elle pas de jeûner pendant deux pendant un an ou deux ans, il était fait ça. Les teufines trois grands mounes, les pas de cas, jeûne même. Et Abdullah Ibn Abbas a clarifié ça tout, comme l'Imam Al Bukhari était mentionné ça. Il dit que les hommes teufines grands mounes, ou bien en femme qui en madame qui teufine très très âgée, hein, et puis qui, et, les au pas de cas, jeûner il y a juste nourri chaque, pour chaque journée qu'il y a manqué dans ramadan, il y juste nourri en pauvre. Donc, qui est-ce qu'il y a un pauvre yo, pour manger? qui quantité de nourriture qu'il y a supposé donner pour un, chaque pauvre? Eh bien, ça va expliquer que y a supposé donner euh, en quantité de nourriture ...de manje ke sa nourritu ke habitan an peyi an patikuli gen habitude pou yo manje. Se ta di ke euh, si nan serten peyi, par ekzamp, euh, moun yo se se pen yo manje. Eh, yo ba yo, yo kabay yo pen, on ti pen ave, on ti bay ki akompanye pen an. E pi yo manje on, on pen avek on viande, avek on, on ti sos, on bay kon sa. Si son pays que c'est un bol du riz à manger, eh bien, au Cabo, on on, plate, on bol du riz avec un petit viande, anti sauce, bah et comme ça. Et puis il euh, a dit que euh, ces quantités, on sort, on sort, y a ni, c'est-à-dire à peu près deux kg vingt de nourriture que nous nous cas Préparé pour chaque pavio, d'accord. Donc, y à peu près, y dit en ce qui concerne nourriture que nous supposons bas c'est ça. On sort, y c'est à peu près, y a dit mille cent vingt cinq grammes en, en, en, en moyenne. Donc nous cabalons en quantité comme ça de nourriture pour chaque monde, hein, pour chaque euh, pauvre, hein, pour chaque journée que nous passons jeûner. Deuxième, deuxième catégorie de monde qui pas obligé de jeûner, c'est le monde qui est en voyage. Et là où on a voyagé, nous t'ai mentionné ça déjà. Mais quelle catégorie de voyage et quelle catégorie de monde qui a voyagé? Et eux pas toutes pareil dans le sens que il y a des monde qui parfois yo ca endurer yo ca supporter difficulté voyage là il y a l'autre yo pas capable supporter difficulté voyage là pendant il y a jeûner donc selon situation monde là réalité en cas différente et ce boutet ça il y a un monde qui t'est poser question à prophète là il Comme c'est rapporté par Al-Bukhari, un montement des prophètes là à propos de jeunes pendant que l'a voyageait, est-ce qu'il doit jeûner Et prophète là sallallahu alayhi wa sallam lui répond, lui dit "In shi wa in shi ta ça ça signifie Ça, ça signifie, si vous voulez jeûner, vous mettez jeûner, hein Mais si vous pas voulez jeûner, vous gagnez si choix, hein, si vous voulez, si vous voulez jeûner jeûner, Et si sous pavés, aucun doit briser genou. On va obliger à jeûner. Donc, ça veut dire que si on se sent si que vous êtes capable incapable de supporter jeûne pendant que la voyage et que jeûne n'est pas difficile pour lui, eh bien, il doit jeûner malgré que la voyage. Mais si on l'autre situation, si sont moon par exemple qui va le voyager et puis que le senti que voyage là vient l'eau, hein, il vient difficile pour lui. Alors à ce moment-là, lui, hein, lui gaine permission pour le briser jeune lui, et ça son bail qui préférable pour lui. Il gaine hadith à ce sujet. Et le prophète là lui-même il lui dit autre hadith qui rapporté selon Anas, radıyallahu anhu, rapporté par al-Bukhari.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 qu'il est qui pas d'jeûner, il pas blâmer autour. Hein, il pas il pas blâmer Yonne Solote. Hein, c'est-à-dire que on monde gain choix, s'il capable, il il ca jeûner, s'il pas capable, il pas pa obligé jeûner. Sauf que gain condition que si jeûne n'est trop lourd, trop difficile pour un monde et que il va 20 gain conséquence uh, sous les, hein, sous santé li, par exemple les prophètes là t'voyager en foi était gon gros soleil très fort et il y a ni parmi sahaba qui t'a voyager avec prophète là sallahu sal alayhi wa et gien qui tomber sans connaissance parce que yo pas yo pas yo t'a jeûné et prophète là lui-même li prend on on on on on on veut de l'eau leur... il prend de l'eau puis il boit devant toute sahaba yo pour Tous sahaba yo konek, prophète la briser jeun li Parce que la voyageer puis voyage la difficile et grand pile soleil, grand chalet... chaleur, li briser jeun li, li bois de l'eau devant tous sahaba yo pou yo ka wè que don permission pou pou yo briser jeun nan. Mais kounya gen sahaba dan, nan sahaba yo ki te besoin continuer jeûner. Alors ki ça? Ki ça kriver grand nan yo même qui te tomber sans connaissance? à cause de ça et le prophète l'a lui-même il a pas rien mais ça lui dit ou la e ka uh ulai kahum ul usat euh ulai kahum ul usat il ça ça signifie il signifie que moun sa yo c'est eux qui désobéissent moun sa yo c'est eux qui désobéissent pour qui ça parce que yo ta yo ta yo ins yo pers yo persister dans le jeune là yo continuer dans le jeune là alors que je ne n'a trop difficile pour yo chale trop fort et malgré ça il a voyager puis yo pas yo prendre permission que Allah te baillo donc le prophète l'a pas apprécié ça de de de de de sahaba ça il a fait ça mais et gont l'autre hadith tout que le prophète l'a mentionné hein il dit faqal hein les lui ouais que bien monde cap voyager et que gont gros chaleur et puis qu'il a jeûné en même temps le prophète là sallalahu alayhi wa sallam dit tant temps l'imam al-bukhari t'a rapporté que prophète là sallalahu alayhi wa sallam dit laysa min al-birr as-siyam fi yani, il ne fait pas partie de la bonté ou de la piété de jeûner pendant le voyage donc si on m'a jeûné pendant la voyager faut pas que le pense que baissa son baï qui et qu'apprendre le plus pieux ou bien que le plus bon passer l'autre monde parce que s'il mettait tête dans une situation qui pourrait le mettre santé en danger donc ça c'est pas une bonne action là fait. en réalité son son son c'est vil que l'app mettre en péril va ça dangereux donc il est pas bon on passe poser faire non et en ce qui concerne Situasyon de voyage la Fou nou konon bagay Paske gen an pil Diskusyon Savan yo Diskute an pil Sou suje sa Se, Fou nou konen euh, Ke gen kon diverjans Antre savan yo O suje de Distance euh, je, Voyage la Et Aussi A propos de Dure Voyage la nous connaissons que déjà en voyage Allah te permet nous pour nous raccourcir prière les les prières de Zohr qui gaint 4 rak'at et de, la prière de asr qui gaint 4 rak'at et la prière de de isha qui gaint 4 rak'at Allah te permet nous pour que nous prier prier ça nous raccourcions pour nous prier deux rac, nous fait 2 rak'at seulement au lieu de 4 et en plus nous gain droit rassembler prières sao si par exemple euh, nous nous en voyage et puis temps euh, limité et que nous nous nous nous nous gain difficulté sur voyage là pour nous faire chaque prière séparément nous gain droit rassembler dhohr et asr ensemble et nous gain droit rassembler maghrib et isha ensemble ça c'est Ça nous connaît de façon générale à propos de règles, prières yon, pendant que nous voyagons. Et en plus, si vous jeûnez pendant le voyage là, et eh bien, Allah Azza wa Jalla tellement miséricordieux, lui permet de vous pas jeûner. Sauf que qui ça qui distance, qui ça qui distance là pour nous déterminer ça qu'on voyageur, ça qu'on voyageur. Et qui ça qui durée de temps qui est spécifiée, par exemple vous nous qu'a dit que voyage ça son voyage ça son voyage ça fait un bon voyage en réalité il y a une pile divergence entre ça en yo au sujet de durée voyage là et au sujet de hein, distance ça qu'on distance pour voyage là et raison de di, divergence ça c'est parce que tak ada bukti eksplisit, klar, au sujet de distance, ou bien de durée de temps pour un voyage dans le Quran ou dans le Sunnah. Et les les les, les on est en situation comme ça, ça ça voulait dit qui ça ça voulait dire, ça voulait dire que Allah Azza wa Jalla te quitte euh, sujet ça, euh, yani par rapport au euh, yani à la coutume ça Ça, kon saki monyo sa mon sa monyo kon fait les a voyager qui ça qui, qui, qui considérer tant qu'on voyage par rapport à, à l'endroit par rapport à l'époque et par rapport hein, à chaque situation parce que euh, on voyage hein, que n'a fait jodi hein c'est pas même gens avec un voyage que moun te kon 500 ans en arrière ou bien 1000 ans en arrière kounya gen nouveau moyens pour moun circuler pour moun voyager gen avion gen machine gen gen toutes sortes de, de bateaux hein que que pat, qui pas qui exister auparavant donc kounya euh voyage ou vin plus rapide hein en même temps et duré un le son ba qui relative en réalité donc on voyage qu'trait euh, par exemple si avant on monter besoin non côté euh, pour pour river dans en l'autre ville ou dans l'autre pays il était qu'prendre une semaine ou un mois donc voyage était très très long et très difficile qu'il y a voyage New York Ou besoin à Miami, hein, ou besoin allant l'autre côté, voyage très rapide ou juste monter dans un avion et puis dans quelques heures vous arriver là à côté où besoin aller. Mais auparavant, c'était des, des semaines et des mois en bateau que monter qu'on faire. Et les y arrivent le pays, pèya, puis y arrivent en ville que y ont besoin aller. C'est des semaines que y tapent fait en caravane ou en cheval ou bien l'autre en l'autre bain comme ça ça ça voulait dire ça voulait dire que en réalité euh pas grande distance spécifique et pas grand temps spécifique pour voyage là et c'est vous êtes ça ça va dire selon la coutume selon la réalité de l'époque de la de l'endroit depuis on considère tant qu'on voyageur son voyageur lié dans le sens que si les ouate quitte côté où rete et ou parlons l'autre côté euh ou sortir de villa là complètement ou revenir en campagne ou revenir dans un côté pas gagne caille c'est juste zabe c'est juste yani pas gagne maison pas gagne habitation pas gagne monde ou sorti de villa là complètement depuis ou sorti de villa là complètement ou vient voyager hein jusqu'à ce que hein ou ou ou river côté au besoin aller à ya et selon le temps que vous pouvez retenir dans côté ça, jusqu'à ce que vous tournez la caillou, vous considérez un voyageur. Pas de limites spécifiques de temps et pas de distance spécifique. Bien entendu, dans certain matchs, il divergence d'opinion. Chaque matchs opinion parle et chacun présente un argument parle, sauf que opinion qui plus authentique là, qui plus correct là, c'est que, pas bien on distance ou on temps spécifique depuis où son voyage, ou depuis c'est en voyage où il son voyage où il y a, donc on doit hein, profiter de permission Allah te bâinu de pas jeûner, de raccourcer prié et de rassembler les les les plus faciles pour vous. Ok religion islam na li basé sur la facilité. Allah Allah azza wa jal li dit dans le Coranna wa ma ja'ala alaykum fi ddin Allah azza wa jal li pas mettait aucune aucune gêne, aucune difficulté pour nous na religion ça. Hein et le prophète là li mentionne non hadith que la religion c'est facilité Ad-din yusru. Hein? Ad-din yusru. Yassiru wa la tu'assiru. Prophète là te connait dit ça tout le temps, il connait répéter ça souvent. Rendre religion facile, pas rendre religion difficile. Et qu'ça rendre religion facile signifie c'est que l'Allah Azawajal ba on permission, ba on profiter de facilité hein pa vinn meté religion ou vinn rend religion a, a difizé pou tèt ou et puis après ça religion a tellement vinn difficile pou ou ou pa ka pratiquer l'encore parce religion a crasé ou et prophète la tête dit ça justement il dit religion islam, ça son religion qui qui son religion qui lourd si ou besoin vinn mettel pratiquer non façon qui difficile religion a crasé ou Oui, je apprend le de ce sous ou pas capable hein, ou pas capable. Faut quitter religion en simple, faut quitter religion en facile et fa façon pour religion en facile, que Allah Allah subhanahu wa ta'ala donne permission ou profitez le permission hein. Mais c'est pas même si, euh, parce que il y en Là, ils ont dit religion facile. Ils ont que quest ça veut C'est-à-dire que ils besoin de toute bagay halal. Ils ont besoin de permettre toute bagay. Tout ça qui est interdit, ils ont besoin de les halal et ils ont besoin de permettre-les. Ça, ce sont des formations de, de, de, de signification hadith-là. Parce que si vous commencez à changer religion pour rendre-les faciles, là, c'est plus c'est pas religion. Allah y est connu. C'est religion. C'est son religion inventée pour tout ou suivre toute passion et ça c'est pas ça c'est pas religion Allah lié donc les ou en religion facile c'est parce que gain faciliter dans religion déjà qui déjà préparé dans religion pour donc ou juste profiter de de faciliter ça y est pas besoin ajouter bagarre ou enlever dans ça qui qui parle en religion donc ça sont sont ces détails pour nous comprendre pour nous pas égarer parce que ça son son son bail e nous tendent en pile dans bouche en pile monde et puis déformer réalité signification facilité religion ça son bail e important. 3e point euh troisième catégorie parmi euh, un monde qui gagne excuse pour pas jeûner monde ça yo c'est pa en particulier les femmes qui gagne menstruation ou les femmes qui gagne euh yo gagne écoulement Euh, après euh, accouchement. Bon, femme Sayyidah, prophète Lâtitîz, il a dit comme comme prophète l'a mentionné dans un hadith qui a rapporté par Abu Saïd al Khudri, radhiyallâhu anhu, prophète Lâtit, sallallahu alaihi wasallam, aïse, si elle a pas fait, elle n'a pas fait, elle n'a pas fait, elle n'a pas fait, elle n'a pas fait, elle les femmes na gae menstruation li li pas prier li pas jeûner. donc ça c'est hein réalité situation que Allah t'ai bae famio c'est Allah qui créé famio comme ça et puis li prend li déterminer que les on femme gae menstrué li prier l'elle nous dit li pas prier même j'en ça me t'expliquer semaine passée hein, ça pas veut dire que on femme l'elle gae menstruation li pas gae prier même non Ou doit prier mais on pareil doit faire salat, c'est ça qui différence là. Ou doit prier, ou doit faire doua. Là une femme qui est menstruelle, gens doit faire doua, il gens doit faire zikr, il gens doit réciter Coran. Ça elle doit faire, c'est elle pas doit faire salat. Hein Donc faut faut pas mélanger ba faut pour nous comprendre ba yo bien. OK Prière, ou doit prier Allah tout le temps parce que prier son son terme qui général. Même doua sont prières liées, mais qu'on qu'on prie est spécifique que nous relais solat. C'est solat ça que nous pas doit faire, hein? Parce que pour nous faire solat, faut nous dans un état de purification. Et si on nous pas dans état de purification, il est pas qu'à faire solat. Peu importe que c'est un homme ou que c'est en femme. Hein? Si on nous par exemple bien en état de janabah, est que il te qu euh, en rapport avec épouselien? et eh bien après eh, après faut le purifier quand pour le cas faire salade encore s'il si pas purifie il n'est pas qu'à faire salade hein? donc euh, ça c'est une situation Allah te crée famio pour y obtenir menstruation chaque mois ça sont bas que Allah te créé c'est par volonté lui que, que lui consa c'est pas en punition que il y est pour famio c'est juste en réalité que Allah te bas famio et layo gen layo gen et ça yo pas gen droit faire radhiyallahu anha qui était une épouse prophète sallam li dit kan yusibu nadhalika fanu'maru biqada'is soum wa salat li dit lenou té avec sallam nous te connait gen situation Hein? Et tu te dis ordonnez-nous pour nous reprendre je, jour de génio que nous t'ai manqué à cause de menstruation yo, mais l'épate ordonnez-nous pour nous reprendre journée que nous t'es manqué à cause de euh, solat que nous t'es manqué à cause de menstruation yo. Donc génio ou reprendre les après ramadan, tandis que la solat ou pas reprendre les après menstruation yo, parce que l'étape trop difficile si on femme par exemple pendant sept jours, huit jours, neuf jours, il n'est pas prié, il n'est pas fait salat, hein, il n'est pas fait salat parce qu'elle gain menstruation, quand après menstruation, ou, par, euh, si on t'a dit du di faut nous reprendre toutes prières que nous t'ai manqué, c'est-à-dire 5 fois, si on manqué huit jours, cinq fois neuf, quarante, quarante salat, ça s'empile, hein. Donc Allah Azza wa Jalla, miséricorde Dieu, donc il pas ordonné femme pour y reprendre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 Opinyon ki pli otantik, ki pli korek, se ke le yon fam anseite ou le yon fam euh, alete E ke le pa ka supporte jen nan pou li mem ou bien pou petit li, ou pou bebe li E bien, le sa li ekskuse pou le jen, li pa oblige jene E gen savan ki di, ful reprenn june yo E gen lot savan ki di non il y a juste besoin pour nourrir en pauvre pour chaque journée qu'elle te manquer hein et gain en plus dans sahaba qui étaient adoptés opinion ça tant qu'Abdullah ibn Abbas et Abdullah ibn Omar et ils ont mentionné que opinion ça c'est ça qui est opinion qui est plus correct qui est plus authentique OK les femmes les femmes euh, par exemple enceinte ou que l'a allaité Et que bah ils vivent difficile pour lui ou bien pour petit client, eh bien à cause de ça, les craintes pour ville ou bien pour petit client, eh bien laisse ça, les juste les, les cas n'auraient pas pour chaque journée que le manquer. Parce que si vous réfléchissez bien, on femme l'est l'est en général l'est enceinte pour neuf mois. Donc ça veut dire que librale. Euh, manquer moins Ramadan à cause de ça ça veut dire 30 jours qu'il faut le reprendre après s'il si, si on dit que femme n'a supposé reprendre journée ça veut dire 30 jours qu'elle peut le reprendre encore l'est la pâtée BBA allaitement min euh, allaitement maximum que le cas fait et qui recommandait ces deux années pour l'allaiter petit là ça veut dire qu'elle peut le manquer deux deux autres Ramadan encore Ça veut dire, trois Ramadan que le pral que, que le pral à cause de accouchement et à cause de allaitement. Donc en tout, ça fait combien? 90 hein, jours de ram de Ramadan que que Farnab enfin, gagne pour le reprendre encore après trois ans. Donc qui j'alle pral faire d'âme ça pour le reprendre 90 jours de jeûne? Hein, ça c'est un bail qui qui est difficile. Et s'il tombait en sept encore? après deux années d'allaitement encore qui ça qui genre le prendre reprendre toute journée ça encore hein, ça veut dire ça veut dire non pour ne dire 6 hein ramadan que le pas manquer et ça est arrivé par exemple mon concert mon gens qui qui qui était euh petites c'est une après l'autre et à chaque fois hein il pas il pas généralement Donc li akimel an paquet de jeune et c'est peut-être ça savan yo di les en femme li enceinte li pa ou bien la paleté li pa ka et bien qui ça le fait les nourrir pauvres. Hein? les nourrir en et ça crivé si savan yo di si femme nan les enceintes, ou bien la paleté Donc, il y a besoin de nourrir un pauvre. Ou bien, mari, il n'y a pas d'argent pour nourrir un pauvre. Mais, ça kira si il y a un pauvre, il y a lui-même tout. Si la femme non pauvre. Et la enceinte, ou bien, la palette, il n'y a pas de jeûne, il n'y a pas de nourrir un pauvre tout, parce que c'est pauvre li. Eh bien, savant, il y dans situation, l'obligation a tombé complètement l'excusé complètement. Il est pas gain ni pour le nourrir ni pour reprendre. le reprendre journée. Allah excusé complètement la situation ça. Parce que ça c'est religion miséricorde lié Donc ça son son explication l'air comprendre ça yo, baï ça yo pour comprendre réalité miséricorde islam, religion islamique n'est son religion de miséricorde et franchement Allah Azza il tellement méris, miséricordieux il prend en considération chaque situation chaque différente catégorie de monde et il pas juste bail un seul ordre pour tout monde qui est égal et équivalent pour tout monde non pour chaque catégorie il bail une règle qui corresponde avec situation et puis il prend en considération faiblesse être humain yo, et créature parce que c'est les mêmes qui crée créature il compte qui gens hein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 C'est-à-dire, qui ça, qui a annulé jeûne en monde, qui action, hein, ou qui chose qu'on a fait, que si vous voulez, l'a annulé jeûne. L'a brisé jeûne, et l'a annulé jeûne qu'on va faire. Première chose, c'est le fait de manger, ou le fait de boire, ou, boire, ou manger un bagaille pendant journée ramadan, ça a son péché lié. Et ça, Allah Azza wa Jal le dit dans verset 187 dans surat al-Baqarah وَكُلُوا وَشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْتُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْتِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرُ ثُمَّ أَتِمُّ السِّيَامَ إِلَى الْلَيْلِ Dans verset 187 dans surat al-Baqarah Allah Azza wa Jal le dit ça qui signifia et manger et buver jusqu'à ce que nous ne distinguer lignes blanches de lignes noires à l'horizon. C'est-à-dire la, la la blancheur de du de l'aube qui a sorti la la lumière de l'aube qui qui apparaît à l'horizon de la nuit, le, le ciel qui noir qui qui commençait de plus en plus à diminuer parce que au blanc a sorti, c'est-à-dire la lumière commence à à jaillir à l'horizon. Depuis où est-il ce ligne blanche ça qui apparaît à l'horizon À partir de moment ça, le paquet doit manger, le paquet doit boire encore, hein, et vous continuez au cours de jusqu'à la nuit, c'est-à-dire jusqu'au coucher de soleil, d'accord Ensuite, donc, si on mange ou boit pendant la journée, je ne lis rien, hein, lis nul. Je ça, sais ne sais pas compter encore. Et s'il fait intentionnellement son grand péché lié, lui supposé repentir, le supposé faire tauba et après Ramadan là vous obligé reprendre journée ça. Et condition repentance, hein, condition repentance c'est ce qui s'allier, qui ça première premier condition que ou gagne remords, hein, ou regretter ça ou fait. Deuxième condition ou stopper, ou cesser automatiquement faire ça ou ça ou t'a faire péché, Ou arrêter tout de suite.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 ça c'est le monde manger ou l'ait le si supposon que Ramadan a Ramadan commencé et puis ou même sans faire exprès ou rentrer la caillou euh ou boire de l'eau ou boire de l'eau oublier que ou t'a jeûné est-ce que jeûner les vale Oui jeûner jeûner vale quand même pour qui ça parce que ou t'ai fait par oubli et là on monde fait par oubli Il est pas considéré comme si on péchait lié. Pour qui ça Parce que ou pas de conscient, ou pas de réaliser ça, il n'y a pas de pas oublier. Et c'est peut-être sa prophète là lui-même, lui mentionné ça dans un hadith authentique, rapporté par al Bukhari et Muslim. musulman. Il dit, « Il dit, « Il dit, « Il dit, « Il dit, « Il dit, « Il dit, « Il dit, « Il dit, « Donc le prophète là sallalahu alayhi wa sallam, dit quiconque qui boit ou qui mange un bagage parce que l'oublie et il t'a jeuné mais il l'oublie hein. Donc il mange ou le bon bagage, faut le continuer jeûner, jeûner ce journé ça, faut le compléter jeûner parce que c'est Allah azawajal qui t'a nourrit et qui t'a hein Donc ça veut dire que L'eau on va on de l'eau ou n'importe qui ça le si s'il bon bagage qui halal ou le manger un bagage halal en journée a il était oublié que le tape jeûner jeûne il vaait quand même il pas besoin hein annuler jeûne journée a il pas besoin reprendre journée ça parce que jeûne là il complet il correct OK et tout ça que ou ca e euh, tout ça qui a pénétré jusqu'à estomacou tout ça qui a pénétré dans l'estomacou peu importe dans qui dans qui côté le va rentrer pour arriver dans l'estomacou Eh bien les considérons tant qu'on bagaille ba qui va annuler jeune là par exemple si on prend on, on, on, on, on, on bouteille avec goutte que le mettait dans nelle hein ou on va que le rentrer dans nelle liquide dans il li, li va rentrer dans nelle il va descend dans gorge lui il va arriver dans ventre lui Si il fait ça intentionnellement, eh bien, je n'en euh, lis annulé. Donc, faut nous faire attention. Les nous mettez bagage dans mm. né nous. Ou bien, faut faut oh, oh, si par exemple au mon l'hôpital, ils mettent en dans non brali, ils mettent en aiguille avec on, on nourrit par euh, par venli. Eh bien, ça a son bagage annulé jeune non parce que les recevoir en nourriture par 20 lios donc bah ça annule les jeunes tandis que si c'est juste on, on pique eux que au Bali on vaccin on fait comme ça ça n'est pas annule les jeunes hein n'est pas annule les jeunes parce que c'est pas en nourriture lié hein son médicament ou bien par exemple si au Bali on, on injection non non non daili ou bien non bral n'est pas annule les jeunes ok Euh on l'autre bagage qui a nui les jeunes là tout c'est là un monde qui a un rapport euh sexuel avec épouse Ramadan là pendant que la jeûne ça la pas nui les jeunes là mais si un monde fait ça pendant Ramadan gon en plus que pour reprendre jeûne là il gon en expiation pour le faire et ça sont expiations qui très graves qui ça pour le faire euh fo l, fo l, um, premièrement faut le demander pardon à Allah faut le repenti. hein et en plus les gens, les gens ont expiation premier premier choix les gens trois choses que le cas fait première chose que le cas fait c'est libérer esclave bien entendu pas gain esclave jodiant donc deuxième choix qui s'allier faut jeûner 2 mois consécutifs donc l'homme il a un rapport sexuel pendant la journée Ramadan avec Madame Li ou bien avec lundi Madame Li c'est-à-dire épouse Li eh et bien faut le, faut le jeûner deux mois consécutifs pour le réparer et reçat ou bien si il est pas capable lui bien doit nourrir 60 pauvres 60 pauvres hein ça c'est troisième choix troisième option ok et Ça son son son on va qui e uh, uh, e est arrivé à l'époque prophète là c'est un homme qui t'est révélé il est rentré il vient moi prophète là il dit euh il y a un Ramadan euh qui ça me qu'a fait et prophète là te dit est-ce qu'ou calibé un esclave il dit non est-ce qu'ou ca jeûner 2 mois consécutifs il dit non on pas capable il dit est-ce que ou ca nourrir 60 non on pas ...alor mon mon qui vive avec ...on un un gros un gros paquet de date hein Alors li live li avec date yo li dit euh hein li dit côté moun na qui te mandé ma propre de que il te gain rapport avec épouse lien pendant euh li dit pour and date ça yo et al nou et tout un uh, paquet de pauv dans dans ville moun na lui-même li, li dit Oh, mesaj d'Allah, Pagyon moun ki pi pof pasem, eh? Nan tout vill la, Pagyon moun ki pi pof pasem, Aki es mbral bay dat sayo. Eh? Alor, Profet la, Li menm ki sal di, Profet la, Leltan de moun nan di sa, Li ri, eh? la, Li ri, Li di, Ebyen, eh Al nou ri fami ou, Avel, av Avec dat yo. Pren dat yo, Al nou ri fami ou. Al nou ri et puis il ri avec il ri l'autre dit ça il ri il dit prend datyo aller nourrir un famille donc ça sont exemple encore une fois de miséricorde prophète là il voit que monde son monde qui pas gain sol qui qui pas moyen pour payer expiation il bal il bal on on facilité donc tout ça c'est pour, pour nous qu'à comprendre que alhamdoulillah yani l'islam son religion un principe il y a une règle qui qui très claire qui très stricte mais en même temps bon miséricorde là dans le tout hein euh elle nous dit on rapport sexuel avec on femme qu'est-ce ça signifie exactement détaillant nous connait qu'est-ce allié mais en même temps c'est pas n'importe qui euh rapport par exemple c'est sexuel si par exemple on moun a madame lion un petit bout sous sous sou, sou la joue euh, euh, ou bien l'embrasse madame li ça li pas brisé jeune non c'est c'est c'est deux deux pas de gain euh pénétration ou bien c'est juste euh on on petit bout la baie ou en baie comme ça ça li pas li pas annuler jeune non ça qui pourrait annuler jeune non c'est c'est par exemple nous n'gon éjaculation volontaire pendant le Ramadan ou bien c'est si, si par exemple euh gain gain gain petit gain jeune monde par exemple pas marié et yo yo yo gain doit par exemple parfois yo pour pa faire masturbation là yo fait masturbation euh ça son bail qui annule les jeûne et son péché lié donc si on monde fait ça là pour obligé reprendre journée à, et puis faut le repentir si, tout Hein? parce que ça sont pécher le commette donc ça sont important son ba important pour nous comprendre donc les les le on moun euh, par exemple lui rentre la kay li li ba madame lionbo ou bien l'embrasser lui ça lui pas briser jeune non mais ceci si moun nan, par exemple li gon un gros un gros désir sous li depuis il touche madame libon euh li vient exciter par exemple pour bon, une éjaculation laisse ça full full full rep parce que je je parce que euh ça détruit journée hein ça détruit je les, les, les annuler à cause de ça. Donc c'est c'est c'est ça qui est distinction, OK Ça son important. Euh bon l'autre et tout qui annuler jeune c'est les on les, les force tête les pour le vomi pour le faire sortir ça ça qui ça le te manger. Donc Léonmon a a vomi volontairement, il fait sortir de ça qui dans l'estomac clé, ça son bail qui annule le jeûne. Tandis que s'il jeûne involontairement, ça veut dire que il pas il pas il pas de causer bail là, il pas euh forcer tête le vomir, c'est vomi qui sorti pour contre lui, là ça lui pas annule le jeûne Et c'est peut-être sa prophète l'a dit justement dans un hadith qui est rapporté par Abu Daoud Eh Sheikh Al Albani a authentifié hadith là. Euh il dit que ça, le prophète a dit man dar'ahu al-qay fa laysa alayhi qada wa man istqa 'andan falyaqdi. Qu'est-ce ça signifier Il signifie que l'homme vomit, hein, il pas gain l'homme um vomit hein involontairement, il pas pas besoin de reprendre ça. Parce que c'est pas un va volontaire que le fait. Mais les hommes, il faut c'était les pour le vomir. Alors là, faut le reprendre journée à. Ça, ça, ça, ça, ça, ça c'est on va qui annule les jeûnes. On le bagarre tout, c'est ça nous relais hijama. Le hijama, c'est un traitement que qui existait à l'époque prophète là, qui existe toujours. Il y Bien plus le monde qui qui fait encore c'est euh yo sorti yo fait sont sorti avec on ventouse euh yani c'est un traitement que yo employez pour yo faire sentir mauvais sang dans corps et hijama son bail qui annule les jeunes. tout les oufels, fait les il annule les, les jeunes. et c'est peut-être ça que yani bon ça sur sujet il y a des divergences sur les entre mais Euh, opinion qui plie authentiquement, c'est que les euh, les annule les jeunes. Aftra al Hajm ou al Mahjum. Ça, c'est un hadith qui est rapporté à propos de sujet ça. Quand l'autre bagaille tout, c'est on bail qui annule les jeunes. Nous t'explique elle tout à l'heure. Elle nous parlait de menstruation par rapport à Famiou. Euh, si par exemple on fait a jeûné en journée et puis par exemple les, par exemple était euh, était quelques minutes avant avant iftar puis ça euh, a commencé à couler hein femme femme na commencer gen menstruation là pendant que la jeûner et eh bien jeûner ça la pour obligé refaire hein jeûner ça la pour obligé refaire même si même s'il si t'était seulement 10 minutes ou 5 minutes avant maghreb Parce que jounéa pas de jounéa lui pas de compléter et puis femme ne lui commencez euh, menstruation li avant terminaison de, de jounéa donc faut le reprendre jounéa après après le ramadan. ok et on va être qui important tout on va être qui important c'est l'intention Donc, si o moun te gen intention pou l'brise jen li, eh bien, sa, son baih ki anu le jen nan tou. Paske jen nan li, basi sou an intention. Donc, si ou, si ou, ou, ou anlevé intention, eh bien, l'ap anu le jen nan tout. Et, gond l'autre bagaï, l'an dernier bagaï, ki anu le jen nan, le apostasie. C'est-à-dire, le o moun kite l'islam, paske l'fond ak de chelk, Ou bien on va qui kof, et eh bien ça, ça va qui annule les jeunes, parce que le kof et le shirk, hein, ça, ça va qui annule toutes bonnes actions que vous t'avez fait dans l'islam. Le verset 65 dans surah az-Zumar, Allah azzawajal wa jal dit là une ashrakte le Donc si vous faites shirk, hein, vous associez avec Allah, vous pedonez l'autre avec Allah de divinité avec Allah eh bien ça sont acte de shirk eh bien il annule toutes bonnes actions que vous t'êtes fait hein même si vous t'êtes fait toutes bonnes actions vous t'êtes fait dans vie ou, depuis vous faites shirk il annule elles jusqu'à ce que vous tournez à l'islam jusqu'à ce que vous re rentrez dans l'islam encore si vous rentrez dans l'islam encore la bonne action a a, a, a, a compter encore mais si vous sortis ou vous sorti, tombez en shirk ou en kufr Hein, toute annulée, toute action annulée. Ok, troisième bagage que nous pourrions discuter aujourd'hui, Ah bon, nous avons presque terminé la Cognia. C'est juste quelques petits points que besoin mentionner encore. C'est les par exemple euh, ou abjeter gain deux bagages que le prophète la terre encourage nous pour nous faire. Premier bagage là c'est Assouhur. Assouhur qui s'allie c'est le le moment on doit manger avant l'aube hein Ça, son c'est son période en arabe on relle as-sahar as-sahar c'est période le, le, le la période du crépuscule avant l'aube OK donc l'a l'aument le lever le, avant l'aube ou pour ti baï pour manger Hein, le bon dîner repas, on tiba pour manger pour gagner force pendant journée à l'heure du jeûne. Ça son baille grand pile bénédiction là sallallahu alayhi wa sallam, il dit un hadith qui bukhari et Muslim. Donc son hadith authentique, il dit "Tasahharu fa fi s-suhour baraka." Prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit "Prenez un repas avant Hein, pour le on n'a parce que bon baraka bon bénédiction dans repas de souhour que nous fait hein? donc l'y recommander pour nous on ti manger on ti bailler nous nous pour manger avant l'aube avant nous commencer journée de jeûne non, pour nous gain plus force pour nous ca hein euh, jeûner avec plus de d'énergie dans la journée -là. et prophète là, sallallahu alayhi wa sallam, il était encourager nous pour nous retarder ce souhour là, pour nous faire le plus le plus proche possible de l'aube. C'est-à-dire que, par exemple, il dit « Ah, moi-même, on vais prendre ce souhour, je ma me lever avant de dormir, je manger un bagaille. » Comme ça, si je ne vais pas lever avant l'aube, ma vais me faire un bagaille quand même ce so, so, qu'ils avaient fait avant ils dormaient ils mangeaient et puis ils dormaient et puis ils rêvaient ils rêvaient après l'aube pour ils priaient fajr par exemple non ben ça c'est contraire à sunnah le prophète là صلى alayhi wa sallam il dit ah يعني أخروا الصحوة وعدلو الفطر donc il était il était encourager nous pour nous Précipitez-nous pour nous euh, dépêcher, peut-être nous pour nous briser jeunes. Les les marabouts viennent, nous pas attendre jusqu'à le soir pour nous manger. Par exemple, si on me dit ah moi-même, m'abcours et m'ab pas, pas prendre le cours pour mal manger tout de suite, m'abtends, hein, m'ab pas briser jeunes tout de suite. Les marabouts viennent, manger plus tard. Les riches les, les viennent. Non, ça c'est ça c'est incorrect depuis maghreb ou, ou, ou supposé dépêchez vous pour briser jeûne le plus vite possible hein? le prophète là encouragez nous pour nous faire sojour il dit de, f -f le, le, euh, prends le repas rapidement après le maghreb hein? le l'iftar et retarder le, la nourriture du matin le sojour il dit parce que les juifs et les chrétiens ne font pas Hein, le souhour, ils font pas de souhour, donc faites le souhour pour vous distinguer de, des juifs et des chrétiens. Donc ça c'est un c'est bay'kin sunnah qui est recommandé et qui est très bénéfique. On l'autre bagage qui recommandé pendant Ramadan c'est pour nous faire un pile d'oua un pile d'oua et parce que l'invocation d'un monde là il a jeuné il est rejeté Allah a épuisé donc nous encourager les encourager nous pour nous faire un pile invocation pour nous prier Allah on l'autre bagaille tout pour nous faire pendant Ramadan c'est pour nous faire en pile sadaqa hein prophète là te dit yani dans en pile hadith yani attaqou an-nar wa law bi tamra On est pro protégé es nous de, du feu de l'enfer même par la moitié d'une date hein ça veut dire que même en moitié on date moitié on date toi bail à un monde pour le manger ça son bail qui qui protège corps de l'enfer donc il encouragez-nous pour nous pour nous bail pour nous faire sadaqa pendant ramadan et si en moitié on date ca sauveur de l'enfer Imaginez ça, un gros manger, ou pas pauvres, ça le cas pour, pour pour pour pour protéger Cor de l'enfer. Les les les les les les pile, les les les les les les pour nous les les pour nous les les les les les les les les les les les les les les les les les les les les les les les pour les les les les les les les les les les eh gain le pour nous profitez pendant ramadan pour réciter coran en pile parce que coran il révélé pendant ramadan Allah azza l'a mentionné dans le coran shahru ramadan alladhi unzila fihi alcoran huda lin nas wa bayyanatin minal huda c'est-à-dire shahru le mois du ramadan Allah t'ai révélé Qur'an-na pendant le mois Ramadan-na ça veut dire que c'est le mois du, du Ramadan c'est le mois du Qur'an nous supposer faire un pile et fort pour nous réciter-li pendant le Ramadan et nous réciter, il faut nous réciter-li en arabe il faut nous faire un pile et fort pour nous réciter en arabe parce que Qur'an-na c'est en arabe lié seulement les nabtras du Qur'an-na dans l'autre langue que ce soit en français ou en créole ou en anglais ce pas Qur'an-na lié Hein, son traduction des sens du Coran. Donc ça c'est important. Vous nous faites distinction. Et les prophètes l'a dit. Là où réciter chaque lettre que vous récitez, hein, chaque lettre que vous récitez, barakallahou <rire> <que> fik. <rire> chaque lettre que vous récitez sont c'est dix hasanats Dix hasanats et même que les actions que vous faites pendant le Ramadan. Les cas, y a ni les, cas, les cas ajoutés, par exemple, les cas multipliés dans récompense qu que le, dans valeur action. Par exemple, le prophète là sallallahu alaihi wasallam lui dit pendant le ramadan, y a ni les font bon action, les multiplient le par Allah multiplie par 10 jusqu'à 700 jusqu'à sept fois valeur, euh, valeur de, de de de action que vous faites. Et les cas multipliés beaucoup plus encore, nous pas qu'une quantité de fois que Allah Ta Ka multiplie récompense-nous parce que euh, il y a dit son mois de bénédiction. Donc qu'en pile valeur dans tout ça nous fait. Hein? Donc une occasion particulière pour nous profiter pendant Ramadan pour nous faire un pile bon action, pour nous lire l'Coran, pour nous faire un pile sadaqa, pour nous nourrir pour nous faire pour nous pas manger pour monde qui a jeûné tout ça sont l'autre occasion pour nous bailler manger pour monde qui a jeûné pour pour nous gagner hasanat en pile récompense tout et action tout ça il va multiplier hein et en même temps euh, pour nous faire en pile prière la nuit et nous connais que pendant ramadan gain gain euh, tarawih hein donc c'est prière de la nuit au café ça sont ça sont baï qui recommandé et le prophète la dit man mm. qama ramadan imanan wa ihtisaban ghufr lahu ma min dhanbi yani quicon qui prie la nuit pendant ramadan avec foi avec en espérant la récompense d'allah allah va le pardonner toute sale t'ai fait de pécher que le t'ai fait auparavant donc ça sont ça sont une promesse hein que le prophète la mentionné Que Allah peut pardonner tout le monde qui priait pendant la nuit de Ramadan. Donc, pour nous faire un peu effort, pour nous prier Tarawih. Et même si nous pas pouvons prier Tarawih en groupe, Anessa, parce que bon pas connus en Haïti, nous gain des restrictions sanitaires, même si nous avons à Montréal. Mais nous même par exemple, à Anessa, même si nous avons des nous pas capables de faire un Tarawih dans mosquée. Mais nous fait Tarawih, nous essayons de faire Tarawih pour nous hein eh? avec famille nous donc nous chita la n'a prier la caille kainu, nous la caille nous on fait tarawih la caille eh? nous hein donc ça son son bail qui encourage et tout c'est pas obligatoire mais si vous fait le grand pile récompense la dans hein eh? on pas on pas pire occasion ça yo là nous gagne occasion pour nous faire en un pile une bonne action pour nous faire en le plus de bonne action que nous capable insha Allah et Gey bay ki détestable pendant Ramadan nan parce que gey moun yo pense parfois que si n'ap jeûner ça ki pa ça ki ka briser jeûne nan c'est lè nou bwè, lè nou manje bay konsa, mais gey l'autre bagay tout, même si yo pa annule jeûne nan, mais yo gey droit diminuer récompense nou ou bien même les quand même euh détruire Et c'est les musulmans qui ont fait pécher pendant Ramadan, hein? pendant pendant Ramadan, ils ont continué à faire pécher comme ils étaient convenus auparavant. Hein? Donc, faut nous songer en bagage. C'est pas Ramadan que n'a pas adoré. c'est Allah que n'a pas adoré. Et Seigneur, Seigneur, Seigneur Ramadan, c'est Seigneur toute l'autre mois et tout. C'est pas c'est pas c'est pas seulement Seigneur un mois seulement par année. Donc, Nou-mem, Ce pas Ramadan Que n'a pas adoré, Ce Le Seigneur Du Ramadan Que n'a pas adoré. Donc, Fou nou Sonje, Bagay sa Li tre important, Gen moun, yo, yo absteni, Yo, yo reteni Koryo Pour yo pa manje, Yo pa boue, Men yo pe met Tout l'autre Mamb nan koryo Pour yo fe peche. Avec jeyo, Avec bouchyo, Avec menyo, Yo di Mauve bagay, yo gade bay ki pa bon et yo fè bay ki pa bon yo fè chose ki yo fè bay ki haram et apre sa yo di m'ap jeuné nan ki ou ap pale nan do moun ou ap riba ou ap fè namima wab, hein, propager mensonge sou l'autre moun ou ap menti sou ou ap dans do nan do l'autre moun ou ap ou ap fè an haram pou ou ou m'ap jeuné m'ap jeuné ça hein donc jeune n'est pas seulement ou pas manger non faut faut faut contrôler bouchou qui ça veut dire faut contrôler géo qui ça veut garder faut contrôler mainou qui ça veut faire hein ou frapper monde ou battre monde ou faire injustice après ça on dit m'a jeûné qui non qui jeune qui jeune ça hein donc faut nous respecter jeune non c'est pas jeune seulement un jeune physique lié Sans jeûne spirituel lié tout, sans jeûne qui supposez élevé où, hein, dans tout comportement où, dans tout attitude où, dans toute façon à pas agir, non avec l'autre monde, qui j'en traité l'autre monde, hein, dans quel comportement ou gain, ou pas pour agir dans qu'on vagabond, ou dites son musulman oui à pas à pas agir dans qu'on vagabond, hein, vous sortir à causer avec femme, hein, ou à parler avec femme, et pas besoin de dire son musulman oui non baï ça li pas fait sens hein c'est pas comme ça baï ou fait ça va comme ça nous faut réagir surtout c'est ramadan faut nous faut nous respecter Allah et faut nous craindre Allah et faut nous appliquer jeûne ça pas seulement on on rituel là faire c'est son baï son baï sincère faut nous faire c'est avec sincérité pour nous jeûner hein donc ça c'est c'est point qui plus important que ça nous mentionner gain pile l'autre bagage que nous t'ai qu'a mentionner tout Men nou pa ka eksplike euh, tout-tout detay yon jodhia. Petet ke nam gen lot okasyon, incha Allah, dan lavene pou nou kontinue pou nou eksplike lot prinsip e lot detay, incha Allah. Men, nam prete la jodhia avek sa nou, nou, nou deja eksplike. E pi, mespe ke nam un bon ramadan. Mande Allah pou lbeni euh, ramadan nou yo et en même temps pour l'accepter toute action nou yo et pour pour faire que tout ça nous fait dans durant mois ça que li la fait avec sincérité pour Allah seul et que li facilite nous dans toutes difficultés que nous gagne yo et puis que l'aide de toute communauté musulmane que ce soit musulman musulman Haïti ou bien musulman l'autre pays dans tout le monde entier parce que nous connaissons que qu'on y a gang pile difficulté partout dans le monde et c'est pas seulement euh yani en Haïti gien yani, euh, difficulté dans un pile pays musulman tout donc pour Allah Azza wa Jal fait descendre miséricorde les on nous tous pour que nous ka gien euh, yani, un bon Ramadan et pour que nous ka euh, profiter de euh yani de mois sale dans toute adoration inshallah et en même temps pour guérir tout monde qui gien yani, euh on maladie parmi musulmans yo et en particulier ça qui est affecté par la covid et à cause de tout ça que nous subit avec covid ça pour que libérez-nous puis délivrez-nous de de épreuves ça parce que ce sont des épreuves qui sont très difficiles donc nous demandait à Allah pardon pour tout péché nous te fait tout ça nous te dit tout ça nous te fait qui pas qui pas de bon et que Allah pas de, pas de remet pour retirer colère lui de de nous parce que nous t'ai transgressé et pour nous nous t'ai dépassé limite lio donc pour pour faire nous mes et pour pardonner nous pour tout ça nous t'ai fait qu'il qui qui qu pas en agrément avec ça le ordonne, ordonnez nous et puis m'a quitté nous avec ça inchallah jodiya subhanak bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu wa sallam ala nabiyina mohammed وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته